J'ai récolté trahison, j'ai planté coco, coco t'a pas poussé, j'ai planté café, café n'a pas poussé, j'ai planté amitié, j'ai récolté trahison, j'ai planté amour, j'ai récolté déception. Les mêmes problèmes partout, problème de femmes, problèmes d'argent. Chez nous, il y a la chance pour tous, mais moi je n'en ce que les coups Mes amis sont tous véhiculés, moi je suis toujours à pied, la croissance est de retour. J'ai tousse mes mères et m'a poussé J'ai planté coco, coco m'a pas poussé J'ai tenté café, m'a pas poussé J'ai tenté amitié, j'ai récolté trahison J'ai tenté amour, j'ai récolté déception Amour, amour, me voici devant Ta je dana, je naš je naš ukaz. Voici devant je te que toi qui peux, il a que toi qui peux. Il a que toi qui peux, il a que toi qui peux. Il a que toi qui peux, la où personne ne peut. Chez nous, il y a la chance pour tous Et moi, je n'en casse que les coûts Mes amis sont tous véhiculés, moi je suis toujours à pied La croissance est de retour, moi j'attends toujours mon tour Les investisseurs sont arrivés Mais personne ne veut m'embaucher J'ai fait toute opération, mais pas trouvé solution Il y a problème dans ma plantation, j'ai tout semé, mes rênes à pousser J'ai planté... J'ai planté café, café n'a pas poussé. J'ai planté amitié, je récolte des trahisons.